Alors bonjour tout le monde, vous écoutez La Voix des guerriers, je suis accompagné de Frédéric l'homme nouvelle garcia comme à l'accoutumée et euh, on va recevoir aujourd'hui un gars de Kedjwick au Nouveau-Brunswick, Bruno Lurette. Alors bonjour Bruno. Oui bonjour, bonjour. Est-ce que j'ai bien prononcé Kedjwick? Oui Kedjwick, oui. Alors ça c'est un tout petit village au Nouveau-Brunswick, puis euh, un village francophone si je me trompe pas, et vous n'êtes pas très nombreux, hein? Non, les est 2500 à peu près, C'est un petit village dans le bois, là, dans la forêt. <rire> hey Bruno, est-ce que toi, tu, tu viens de là, tu es né là, puis euh, tu vis encore là? Oui, je suis venu au monde ici, puis euh, ça l'air va mourir ici. <rire> <rire> Ta spécialité, c'est euh, le Muay Thai, parce que euh, oui, tu as un combat, un combat, je pense, à ton actif professionnel en MMA, puis si je ne me trompe pas, tu n'as même pas de combat amateur en MMA. Non, je n'ai pas convaincu euh, amateur en MMA, j'ai une coupe de combat de Muay Thai, puis Firas m'a dit euh, m'envoyer dans la cage, là. il a dit on va aller dans l'infro tout de suite. Hey ben, avant, qu'on va parler des d'MMA bien sûr avec toi, mais j'aimerais ça qu'on qu puisse parler un peu de ton parcours euh, en Muay Thai, que tu pratiques euh, j'imagine encore, le, le Muay Thai c'est encore dans ton sein, puis tu pratiques, tu pratiques encore ce sport-là? Ah oui, je pratique encore, là. je m'envoie justement en Thaïlande euh, le 28 de janvier. Un entraînement, là. Ben, tu l'as pris où ton, ton moï-thai? Est-ce que déjà euh, lorsque tu étais jeune, il y avait un club de moï-thai euh, à Kedgwick? Non, moi c'est bien comique l'affaire. Moi je faisais de... J'ai fait toutes sortes d'or martiaux, là, puis euh, j'ai découvert avec l'internet le muay thai, puis euh, C'est comique un peu. J'ai commandé euh, des sets de cassettes de Rob Kamen, le champion de Muay thai Oui. Puis on était dans mon garage, puis je m'installais dans un ring dans mon garage, puis moi, mes choses, mon checké cassette, pendant toutes les soirs, on pratiquait ça. Puis... Et Même ça a commencé, puis en 2001, j'ai décidé de chercher pour un bon club de mon et puis j'avais la misère à l'en trouver, puis, comme il n'y avait pas vraiment un Nouveau-Brunswick, puis le euh, plus proche, était Montréal, fait que j'ai décidé d'aller en Thaïlande, puis des camps d'entraînement, j'ai commencé en 2001, puis euh, j'ai été, euh, été là sept fois, puis euh, un mois à chaque fois j'allais, à peu près, là. en 2006, je restais quatre mois aussi, là. Hey, Explique-nous un peu euh, qu'est-ce que ça a donné ta première visite en Thaïlande? Parce que là, si je comprends bien avant ça, euh, tu avais appris sur des cassettes puis tout ça. Est-ce que tu étais sûr de ton affaire? Euh, euh, puis est-ce qu'en Thaïlande, ça t'a permis de, de, de voir vraiment à, à quel niveau était rendu ton moy? Ah non, je n'étais pas sûr de mon affaire tout. <rire> Je m'en allais là, je m'en allais à l'inconnu puis... Euh... Je ne savais même pas comment -ce qu ils s'entraînaient là-bas. Je ne savais pas que j'allais eu des coups de bâton ou n'importe quoi. Là. Tu ne sais, tu sais pas c'est quoi les entraînements, il y a toutes sortes d'histoires. Oui, oui. Euh, non, ça, ça a bien été, J'ai son bien smarts, euh, j'ai appris et euh, ils m'ont laissé une chance. Euh, j'ai été une couple de fois, comme je te dis, j'ai fait des combats là-bas. Euh, je pense que j'ai eu 8 combats en Thaïlande. Parle-nous hey, de l'ambiance euh, dans tes combats que, que tu as, as pu faire en Thaïlande. J'imagine que l'ambiance est bien différente de ce que tu as pu retrouver euh, au Nouveau-Brunswick euh, bon au Québec. Ah oui, c'est sûr que là-bas, c'est un rêve pour moi de me battre là. Euh, c'est le fun, là, d'un stade. Là. Le monde y à tous les coups qu'ils se donnent, là, le monde s'acrit. Ça, ça paraît de l'argent. Euh, en être à l'ambiance là, c'est incroyable. Là. Les... Les étrangers, comment qui sont accueillis en, en Thaïlande? Est-ce que euh, c'est un peuple accueillant avec euh, avec le monde qui ne qu connaissent pas? et ah oui, ils, ils sont bien gentils. C'est le, le pays du sourire. Fait que, euh, ils t'accueillent toujours avec un sourire. C'est ça, là, quand tu arrives là, c'est sûr pour que tu t'entraînes. Euh, c'est le même que tu gagnes le respect en t'entraînant. Si tu vas là puis tu niaises pis, euh, tu prends un coup tous les soirs, ben, là, ils te montreront rien, tu sais. Faut que tu gagnes ta technique. Là. Plus que tu t'entraînes fort, bien, plus qu'ils vont s'occuper de toi et ils vont, ils vont te montrer des choses. Euh... Es, c'est le fun là-bas, C'est comme une expérience. Là. Puis là, tu, tu vas y retourner, puis tu y retournes dans quel but? Est-ce que c'est pour peaufiner ta technique, apprendre des nouvelles choses? Ou ce que tu vas rechercher là-bas, c'est plus euh, l'entraînement qui doit être, est-ce qu'on s'imagine, euh, euh, vraiment euh, très intensif très intensif? Ouais, c'est surtout l'entraînement intensif que je vais chercher, mais je vais euh, aiguiser mes, mes armes, mettons, les armes du Muay Thai. Là. Mon dernier combat, je n'avais pas assez pratiqué mes coups de genou, mes coups de coude, ça n'a pas sorti. Pis, euh, je vais aller en Thaïlande, pratiquer ça comme il euh, C'est ça, puis là-bas, c'est pas cher, là-bas, l'entraînement. Là, tu vas à Montréal, puis quelqu'un qui va tenir les pads deux fois par jour, ça va te coûter de l'argent. Il n'y a personne qui va tenir les pads deux fois par jour. Là. les n'est pas haut, de Muay Thai. Là-bas, en Thaïlande, tu vas en faire deux fois par jour, ça va te coûter euh, 7-8 piastres la fois. Tu sais. ah oui, euh, on comprend que c'est rentable. Puis euh, Le niveau, j'imagine, en Thaïlande, euh, on, en, on en entend tellement parler, euh, il doit ah, être très élevé. C'est incroyable. Le monde n'y réalise pas comment est -ce que le niveau en Thaïlande est élevé. Euh, est, euh, non, non, ça ne se crée pas, là, Les Thaïlandais, tu au stade à c'est la place-là Bangkok, tu regardes les Thaïlandais se battre. Là, On n'est rien à côté d'eux autres. Là. Les kicks, les couches nous, la clinch, les coudes, le niveau est élevé. Là. Alors toi, tu as, as, as été très rigoureux, tu as pris sur des cassettes, tu t'es entraîné solidement. Après ça, tu es allé en Thaïlande. Mais il y a quand même des gens là, de, de Kedjwik qui peuvent maintenant, je pense, avoir accès euh, ben, à, ton, à ton école que tu as, euh, euh, as ouverte. Puis tu enseignes, euh, entre autres, le Muay Thai Oui, c'est MMA, mais ça fait longtemps que j'enseigne le Muay Thai, là. ça fait une couple d'années, mais là, euh, là, du MMA, là, ça, fait, ça fait à peu près un an qu'on qu est concentré sur le MMA, là, un an et demi à peu près, c'est bon. bon. plus du MMA, là. Là, je sais que je, je vais avoir commencé à, en 2007, j'avais été au championnat du monde, je suis l'équipe canadienne de Muay Thai, là. puis en revenant, j'ai été au Tristar une couple de fois, puis là, j'ai joué avec Firas. Firas, ça fait longtemps que je le connaissais. Fieras Zabib, euh, on avait fighté dans les shows ensemble à Montréal là, en 2001-2002. Okay. On se connaissait. puis Il m'a fait longtemps, j'allais au Tristar. Firas m'en parlait sou souvent, là, de, de, de switcher pour le MMA. Moi, j'aimais le Muay Thai, puis, Je pensais tout le temps que le Muay allait devenir populaire au Canada. Puis, mais là, c'est le En MM, Amérique du Nord, c'est le MM, Il n'y a pas de doute là-dessus. Là. En fait, là, j'ai décidé de switcher pour le Thai, ça fait à peu près deux ans. Est-ce que tu as envie, en faisant des combats de MME? En même temps, de, de, mettre, de remettre le Muay Thai un peu à l'avant. puis Est-ce que tu as envie que dans tes combats, de, de mettre le plus possible euh, tes atouts de Muay Thai en évidence pour ouvrir les yeux des amateurs de, de MMA aussi, euh, pour leur faire découvrir tous les outils et les armes que le Muay Thai euh, t'ont fait euh, ont fait en sorte que tu es maintenant un combattant de Muay Thai accompli? Ah j'ai ouais un peu, mais c'est sûr, j'en cours à apprendre à le Muay j'ai Mais c'est pas juste ça. Moi, comme des mémis, je ne veux pas juste me concentrer sur le, sur le Muay comme tomber en amour avec le jiu aussi, jiu brésilien, la lutte olympique. Euh, je suis vraiment passionné de ça. J'essaie d'apprendre le plus possible, mais c'est pas facile pour moi par le site. Quand je vais à Montréal, ben, je vois à Montréal Wrestling Club, ben, Je ma lutte. Euh, je vois euh, tout Tristar tous les jours avec Firas. Euh, Firas, et Eman, son frère, euh, j'apprends beaucoup avec eux autres. Euh, Jiu eu lutte, tout. Euh. Non, moi, je, veux, je suis dans MME, Je ne suis pas juste pour euh, montrer le montage, je suis pour montrer le, le MME. Je suis rendu un gars d'MMA à cette heure. OK. Là, tu as, as mi-trentaine, si je ne me trompe pas. Hein? Tu as mi-trentaine, tu as 34, 35 ans maintenant? Oui, oui, je vais avoir 35 bien vite. Okay. Un jeune de 35 ans. Un, un jeune de 35 ans. <rire> en fait, Est-ce que ton prochain combat pourrait avoir lieu le 27 euh, février euh, pour la MFL? Oui, oui, oui, c'est là que je vais combattre. Euh, le 27 février, en Orlando de Thaïlande. Euh, je n'ai pas d'adversaire encore, je ne sais pas encore qui. Euh, Est-ce que, est que tu te sens prêt pour affronter un spécialiste euh, au sol ou euh, t'aimerais pouvoir affronter quelqu'un qui a envie également d'échanger debout avec toi? Ah, je te dirais que ça ne me dérange pas pendant tout, là, euh, au sol, où, euh, ça ne me dérange pas, je, je, suis là pour, euh, je suis là pour apprendre je faire ce que j'en fais pour gagner aussi, j'apprends à chaque combat, j'aime le sol, vraiment, je suis vraiment passionné du, du sous-éliens, euh, ça ne me dérange pas, le debout de water. Puis, bon, tu t'entraînes avec Firaz, mais euh, évidemment au Nouveau-Brunswick, ça fait une bonne petite trail, est-ce que tu as l'occasion d'aller t'entraîner au Tristar régulièrement? Bah l'habitude, c'est à toutes les deux semaines, je monte, puis je reste là euh, quatre jours. OK. Puis euh, C'est ça, une raide, c'est sept heures de raide. <rire> je couche le ma matin. ma tante à, à m'héberge, puis à, à me nourrir. Elle m'occupe de moi, ça ne me coûte pas trop cher pareil. Là. Puis euh, je m'entraîne au Tristar, comme tu as dit. Puis je m'entraîne beaucoup avec euh, Jonathan Chamburg aussi, à performance. Ça fait que ça m'aide beaucoup pour euh, l'endurance, puis ma force, puis tout. Là. John, il connaît euh, toutes les trucs du métier. Là. Est ce que tu as appris, euh, soit avec Jonathan chamber puis les entraînements que tu as faits bon, en MMA, même euh, évidemment le sol, concrètement ça ne donne rien en Muay Thai, mais est-ce que tous ces entraînements-là que tu as faits font en sorte que tu es un meilleur combattant de Muay Thai maintenant? Ah, ben c'est sûr qu'avec Jonathan, lui, il, était plus, il, mon, il fait des exercices qui étaient plus explosifs, qui plus d'endurance, plus forts. C'est sûr que ça va m'aider pour mon Muay Thai. Là. Ça peut arriver que je me batte en Thaïlande, là. je pour le camp d'entraînement. Je, je suis sûr que j'ai tout le temps le même. t'arrives là, puis tellement, un bout de battre, puis euh, c'est rare qu'on dise non. Hein. On le voit tout le temps. <rire> je vais sûrement faire un combat en Muay Thai là-bas. En fait, là là. en fin toi, je vais à cause à moi, dans le sud de Thaïlande. Là. Je vais bien faire un combat là avant de m'en aller, puis... Euh... Ça va être le fun. Comment ça marche faire un combat en Thaïlande? Est-ce que bon, ici, on a une régie bon, qui fait euh, plus ou moins du bon travail? Soit on est déçu des fois on les trouve endormis, mais en tout cas, au moins on est presque assuré que les sports sont quand même où euh, euh, les combattants sont en sécurité, puis euh, En théorie, il n'y a personne qui peut combattre euh, s'il est mal emploi. Mais en, en Thaïlande, est-ce que des gens qui s'occupent des combattants ou n'importe qui peut aller là, puis euh, même s'il est peut-être pas en état de combattre? Ah, c'est sûr que c'est n'est pas trop, trop, euh, pas trop de régie là. Il n'y a pas grand-chose. Tu peux te battre n'importe qui, n'importe quand en Thaïlande. Une fois que j'ai arrivé, arrivé, ça faisait une couple de jours que je arrivé, ils m'ont demandé pour me battre, puis je m'ai battu. Puis euh, après ça, la semaine d'après, ils m'ont rebattu encore. Il n'y a pas de temps de. Il a pas de temps de break ou quelque chose comme ça. Là. Tu peux te battre, à... peux te battre les deux, trois jours si tu veux. <rire> <rire> okay, c'est pas bien. OK. n'est c'est pas Watch, même le poids, c'est pas... Pour nous autres, c'est dur de trouver des Thaïlandais, comme moi, je paye à peu près 200 livres. C'est dur de trouver des tailles pesantes. J'ai déjà battu contre les thaïs, Une fois, euh, la taille était 170, je pense. Pis, à 170 livres, en Thaïlande, c'est un obèse. Ah oui, c'était un gros thaï, là. Il y avait des gros jambes. <rire> c'est rare. Hein, une fois, j'ai jobs à... battu seconde un Thaï aussi. Il était 190 livres. Il était grand, il était extrêmement Mais Je pense qu'il était mélangé, le japonais taille, là. Il n'y avait pas beaucoup d'expérience, pareil. Ce n'était pas un gars qui avait 100 combats. Là. Il avait une vingtaine de combats. Mais c'est ça, ce n'est pas, pas watché. Là. Il dit le poids ou quoi que ce soit, ce n'est pas watché. OK. Hey, Parle-nous maintenant au Nouveau-Brunswick avec les cours de MMA maintenant que tu peux dispenser là-bas. Est-ce qu'il y a des jeunes qui ont envie de, de faire carrière là-dedans en MMA? Puis est-ce que, moi j'imagine que ça doit être difficile, l'être joué, tu ne sais pas nombreux, mais peut-être ailleurs... Au Nouveau-Brunswick, est-ce qu'il y a des galas amateurs euh, d'un MMA? Euh, oui, il y a des galas euh, amateurs professionnels dans le bas de la province, à Moncton. C'est euh, 4h30 de chez nous, c'est rare que je vois là. Tant qu'à embarquer dans mon char, faire une ride, je ne suis pas dans la Montréal. Il faut euh, avoir de quoi que pour la peine. Euh, J'ai une couple d'élèves qui sont intéressés à faire carrière là-dedans. Je vais sûrement les faire fighter euh, soit amateurs à Moncton ou à Québec. Peut-être Montréal, je ne sais pas, mais le niveau amateur est quand même assez fort. Puis là, il y a Montréal dessus. Euh... Mais je vais commencer, je pense, à Moncton. J'ai quatre élèves là, qui sont pas mal bons. Là. Il y en a qui sont jeunes, par exemple, il y en a qui ont 16 ans. Là, mais c'est des gars qui s'entraînent fort. Là, puis, euh, moi, je dirais dans une couple de mois, ils seraient bons pour fighter. C'est okay. mes partners. Là. Je roule avec eux autres. Mais... On commence à être bons. Là. Et sur euh, 2500 habitants, je pense que tu as dit, il y a combien qui sont inscrits dans ton gym? Moi, j'ai une trentaine d'élèves d'inscrits, mais ils viennent pas tous en même temps. Là. Il y a gars qui travaille de nuit, puis euh, tout ça, là, tu sais, euh, une semaine, mettons, là, dans le club, on peut tout le temps à peu près 18, 19, 20. Là. Mais d'inscrits, il y a une trentaine. Ah, eh, c'est intéressant. Puis bon, eh, ces jeunes-là qui ont 16 ans vont pouvoir grandir un peu à tes côtés. Toi, est-ce que tu as vraiment l'intention? Euh, de rester à Keldjewig, parce que euh, c'est intéressant, je pense, pour euh, les gens qui sont là, d'avoir accès à quelqu'un qui peut leur enseigner quand même euh, euh, différents types d'arts martiaux, ou euh, tu pourrais éventuellement euh, t'installer euh, à Montréal, plus près des, bon, des gros clubs, le Tristan, tout ça, si jamais, un jour, tu veux euh, peut-être avoir euh, accès plus rapidement, plus, plus facilement euh, à à des sparring partners, évidemment, de, de, de haut calibre. Oui, je comprends ce que tu veux dire, là, mais c'est sûr que ça serait mieux pour moi de déménager à Montréal là, pour les sparring partner, comme tu dis, au Tristar. C'est le top. Là. Là, J'en prendrais terrible, mais c'est que je peux pas tout faire. J'ai deux petites filles aussi. Là, puis, euh, je vais oui, une fin de semaine sur deux. puis Si je resterais à Montréal, il faudrait que je descendrais pareil à toutes les deux semaines, ou à mes filles. Puis Je suis installé ici. J'ai une maison. Puis je travaille ici. De la business familiale avec mon père. puis euh, Ça fait que je vais rester à Cadwick, je vais continuer à faire ça, puis euh, on va y arriver pareil, ça va être plus, plus dur, plus long un peu, puis euh, j'ai des élèves, là, qui, mes élèves aiment ça, j'aime ça enseigner mes élèves, puis euh, et tout le monde avance bien, puis euh, on va rester à Cadwick, on va continuer comme ça. Là. Ben moi je trouve que c'est une bonne nouvelle pour ben, tes élèves en premier, puis je Parce que c'est bien beau. Là. On sait évidemment le tristore, là avec Georges Champion et tous les, les, les, les grands athlètes qui s'entraînent là. C'est bien le fun, mais à un moment donné, parce qu'ils vont.. Euh, Tout le talent vont être là-bas, mais c'est le fun qu'il y ait aussi dans nos des régions euh, à l'extérieur euh, de Montréal, puis à l'extérieur euh, du Québec également, là, au Nouveau-Brunswick, puis un peu partout à, à travers euh, ben, la province du Québec, puis euh, dans l'Est du Canada également qui peut euh, quand même avoir des, des gens comme toi qui puissent enseigner. Est-ce que tu as eu la chance d'apprendre? Parce que euh, ce serait dommage, euh, je pense, pour les gens de ton village qu'ils euh, qu te perdent, mais évidemment pour toi, c'est une concession un peu. Puis on comprend également que la vie familiale, c'est toujours ce qui est le plus important. Oh, oui. Non, ça va bien. Mon gym va bien aussi. Puis, euh, je suis bien. Euh... Je suis, euh, ça fait une couple de semaines, à peu près euh, un mois. J'ai moi, fait une couple de fois, je parlais avec, ça, avec Firas. Là, puis là, je suis le représentant officiel pour Firas, là, comme Zahab, IMM, le Nouveau-Brunswick. Ça se trouve, je être le représentant pour lui, là, pour Firas, là, son système. Là. Évidemment, ils sont, sont très occupés, là, Firas, Zabi puis euh, ben, les coachs du Tristeur, Mais euh, est-ce qu'un ah, oui. jour, ils vont peut-être aller vous faire dispenser quelques stages dans ton coin? j'ai éventuellement la fille a est en demandes terribles c'est terrible ce gars là puis, mais il va venir effectuer il va venir puis, ou son frère et man là, je vais faire descendre ou où que j'ai j'ai parlé avec mes élèves peut-être nous autres de monter comme à l'été monter comme une fin de semaine 3 ou 4 jours là, un camp d'entraînement directement là avec mes élèves à Montréal au Tristard je... C'est ça, j'allais demander, est-ce que certains de tes jeunes ont déjà eu la chance à descendre jusqu'au Tristar pour euh, s'entraîner avec Georges Saint-Pierre? Parce que j'imagine quelqu'un qui, qui habite un peu loin, ça, tu sais, de un jeune de 16-17 ans dans ce coin-là, ça doit être euh, un assez beau rêve d'avoir une chance de descendre au, au Tristar. Oui, justement, la semaine passée, un de mes élèves, le Jimmy Lee Thibault, son père est à Montréal, puis il était voir son père pour les fêtes, puis il était au Tristar s'entraîner puis il a pris des photos, là, puis c'était comme un rêve full, il, il était comme un temps. Là. Puis, il aimait ça. Là. part de ça, je n'ai jamais emmené personne d'autre, sauf un de mes chums, là, de, de... il y a un de mes amis de Grand Hauts. Un... Lui, il vient d'ouvrir un club MMA à une heure de chez nous, là. puis euh, c'est mon sparring partner, Pierre Wallet. Euh, c'est un gars de 6 pieds 2, de... un... 235 lits. C'est un boxeur, marrant, je pense? Un ouais, boxeur ouais, amateur? Oui, il est champion de boxe euh, des, des maritimes. Puis ouais, ouais, euh, de est-ce est que lui... Envisage de faire une carrière en, en MMA peut-être? Bon, oui, J'en parle, puis euh, il, moi je pense que le mec est fini avec la boxe, là, il est en cours, je pense, pour un an avec la boxe. Là. Puis euh, il, va, il va switcher pour, euh, pour MMA. Là. Mais là, finalement, il a ouvert son club, ça fait, je pense, euh, je pense ça fait un mois, un mois et demi qu'il a ouvert son club à Grand Sault. C'est MMA, Grenfell MMA. Puis euh, ça va vraiment bien, là. Je pense qu'il y a rendu 25 élèves là, aussi, 25 ans d'élèves là. Puis demain, il vient ici. Là, à toutes les, Comme le samedi, là, il descend ici de type, on fait du sparring puis entre nos élèves puis euh, ça va bien, c'est le fun. Est-ce que tu penses que le MMA est rendu à quelque part où est-ce que peut-être des jeunes boxeurs qui qui sont pas vraiment connus vont être prêts à faire le saut vers le MMA parce que peut-être le sport a un, a un plus gros euh, une popularité grandissante tandis que la boxe peut-être ça descend un peu? Ah oui, ah ouais. je pense que ah oui, le MME, il n'y a pas de doute là-dessus, c'est le, euh, le sport de combat le plus populaire, c'est ça qui monte toujours, puis euh, euh, on a bien beau aimer un sport, mais comme moi, j'aimais le moï je te fou du moï mais à un moment donné, il faut que tu faut que ailles jusqu'à jusqu l'avance, puis je pense que oui, je pense qu'il y a des boxeurs qui vont se coucher pour euh, le MMA, eux, puis euh, c'est plus payant aussi, là. on voit là, comme Georges Saint-Pierre avec un combat de championnat, les Il y a comme 500 000 vias, et puis euh, Lucien Bouté, je ne sais pas comment il y a, a peut-être 80 000, je ne sais pas. Ce sont son champions dans leur discipline. Euh, L'MME le est beaucoup plus payant que, que la boxe, plus excitant aussi, puis plus, plus c'est le fun à, pour l'entraînement aussi. Moi j'aime mieux m'entraîner MM, en MME que m'entraîner juste en Muay Thai. ça fait changement, tu fais du sol, tu fais de la lutte, tu fais tout, c'est le fun. Qu'est-ce que tu voudrais faire de différent dans ton prochain combat? Bon, évidemment, c'est difficile parce que tu ne sais pas qui sera ton adversaire, mais euh, qu'est-ce que tu aimerais faire? Peut-être que tu n'as pas réussi à apporter dans ton combat, euh, dans ton premier combat que tu as quand même remporté par décision face à, à Fred Black, euh, pas Blackburn, là, Fred Bélanger. Mais ouais. euh, qu'est-ce que tu aimerais faire de différent? Ben, je ne je devrais dire ça. Là. Tu voudrais te <rire> au premier dire, round? C'est un secret. Non, non. <rire> Non, en sérieux, j'aimerais plus sortir les coudes puis les genoux. Ouais, j'aimerais plus euh, travailler plus mon Muay J'ai joué plus « safe », mon combat, j'ai joué « safe ». J'ai joué à distance beaucoup, mais j'aimerais travailler la clinch. Puis, euh, tout ça, là, un peu plus de Muay c'est une des raisons pourquoi je vais en thaïlande aussi. Là. La, tu parles de la clinch. Est-ce que quand tu affrontes quelqu'un qui n'a pas fait de Muay Thai, ça c'est une faiblesse euh, que tu peux vraiment profiter ou euh, c'est quelque chose que les gars apprennent assez vite? Ben ouais, ça s'apprend assez vite pareil, j'ai toute la base, là. mais, mais c'est pas comme, comme quand tu vas en Thaïlande, là, tu vas clincher avec des Thaïlandais, là, tu clinches après chaque entraînement, tu vas clincher 25-30 minutes avec les tailles. Puis même s'ils sont petits, là, ils sont bons, ils ont de la technique, là, puis c'est là que tu apprends. Là. Faut que tu clinches là, avec des tailles comme, comme au histoire, il y a une couple de gars qui sont forts dans le clinch, comme Nordine Taleb est assez fort dans le clinch, puis euh, C'est de quoi qui est c'est de la pratique, c'est beaucoup de pratique, Ça fait l'entraînement pareil, là, la clinch de Moïtail. C'est pas euh, c'est pas tous les gars dans la MMA qui sont forts là-dedans. Là. Ouais, des... moi oh, c'est toujours euh, quand je regarde un combat de MMA, des fois, j'ai toujours l'image de Rich Franklin contre Anderson Silva où il n'y a vraiment pas de réponse euh, dans le clinch et euh, c'est une position intéressante à chaque fois, je trouve. Ah oui, on a vu, on a vu la différence. Là, et... C'était incroyable. Quand j'ai vu ce combat-là, j'étais assez content. Moi, j ai... J ai vraiment il a donné un cours de une clinique de clinch de moïtel. Oui, puis il y a replacé le nez. Là, euh, euh, cette... oh, on a vu, tu as vu vraiment un gars qui est habitué dans le clinch. Pis, euh, comme Rich, il est fort dans le clinch de lutte. C'est un gars qui est fort, il est en forme. Mais quand tu te fais tirer le coup, euh, c'est une... une endurance aussi. Là. Hey, mais, justement, bon, il y a Anderson Silva, évidemment, que tu dois apprécier, mais... Euh... Pour leur qualité en mohétaï, est-ce qu'il y a d'autres combattants sur la scène internationale ou peut-être local ici au Québec qui t'impressionnent particulièrement? À... Bon, tu nous as parlé de Nordine Taleb puis d'Anderson Silva. Est-ce qu'il y en a d'autres? Euh, il y a Kenny Florence. Est... J'aime son style de mohétaï pareil. Là. Il se déplace bien puis il fait des bons coups de pied et euh, des bons coups de coude. Mais au Québec, je ne sais pas vraiment qui d'autre qui, qui est vraiment fort en taille. Pour, euh, il, y a, il y a le garçon à d'eux de Quanberg. Oui, Dimitri. Dimitri, Dimitri bon Muay -tai, euh, Ouais. Ça, ça, non, euh... dans, dans les mémis en général, c'est ça. C'est Anderson Silva qui est le maître du Muay Thai. Et... Nous, évidemment, puis tout le monde, on connaît Firas Zabi comme euh, être euh, l'un des coachs puis le coach principal du Tristar et, et de Georges Saint-Pierre. Mais euh, il y a aussi un, un passé en Muay -tai, euh, Euh, je ne sais pas si tu Tu as eu la chance, tu nous as dit, de, de connaître Firas Zabi au dé, début des années 2000. Euh, Firas Firazabi, est-ce que bon, moi, on me dit qu'il a un très bon calibre. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus comme euh, combattant en Montai? Ah oui, Firas c'est un bon fighter de Moaïtaille, il champion canadien. Euh, J'ai même mis les gars souvent avec lui. On s'est tapé sa gueule souvent. Pis, euh, non, il est bon, il est intelligent. Euh, Matton qu'il C'est un gars qui est solide en Muay Taille. Il a une bonne stratégie en Muay Thai aussi, mais à chaque fois que je vois, quand je vais au Tristar, c'est plus du sol que je fais avec lui. Moi, c'est plus mon sol pour que je travaille, le plus, cest que j'ai plus d'ouvrage à faire. Ouais. Mais, mais il est vraiment connaissant en Muay Thai aussi, il a trainé en Thaïlande aussi, puis euh, ah, il sait qui s'en va, hein. Firas, firas c'est un maître de mémé, c'est un maître de, de tous les sports de combat, c'est vraiment ce qui s'en va, là. Maintenant, en 2010, c'est quoi ton objectif? Est-ce que as, tu t'es fixé un, un objectif de nombre de combats que tu aimerais pouvoir disputer en MMA euh, cette année? J'aimerais au moins fighter, je ne sais pas, mais au moins euh, un, trois fois. Là. Bon, euh, trois fois, moi, je serais satisfait. Okay. Es... Est-ce que tu penses pouvoir combattre encore euh, 4-5 ans? Ah Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais même okay. plus. <rire> ah, OK. Ben, dans, dans 5 ans, tu te vois où? Ah, là, c'est pas... C'est sûr que tout le monde, on, on, on, tous les gars dans MME, on rêve tous de, de fêter dans la UFC. C'est le rêve de tous les gars. Alors ça, ça c'est l'objectif que tu te vises. Bah oui, c'est loin, c'est loin. J'ai beaucoup à apprendre, là, c je sais. Je dis ça humblement, là, mais c'est ça qui est, est, est l'objectif de tout le monde, non? Ben, écoute Bruno, euh, nous on souhaite que tu vas pouvoir accomplir ça, puis on va te suivre jusque temps que tu sois, euh, euh, ben, on va se souhaiter au UFC, puis on a bien hâte de voir ton prochain combat qui devrait être le 27 février, euh, ben, pour la MFL, ouais. est-ce que tu as peut-être des gens que tu aimerais remercier, euh, des, des entreprises qui tu portes ou des, des coachs et des partenaires d'entraînement Ouais, C'est sûr, j'aimerais remercier Firas et toute la gang du Tri-Star. Ils sont, sont tout le temps là pour nous encourager. Georges, David Loiseau, Marcus Célestin, Nardine, Taleb, tous ces gars-là. Puis euh, Joachim, pas Joachim excusez, euh Jonathan John Boulue. Chamber, John Chamber <rire> où, euh, pour tout l'entraînement qu'il fait. Là, puis il prend vraiment soin de ses gars, il m'appelle même ici tout le jouer, que vous, vous comment, il me demande comment je filme, après mes entraînements et tout ça. Et euh, j'ai mon manager, Mitch Mayberger, aussi, euh, vraiment smart. Il c'est de mon goût. Je remercie, je remercie tout. Quoi. Ben, Bruno, c'est à notre tour maintenant de te remercier. Puis on, on te souhaite euh, un bon séjour en Thaïlande. Puis on, on espère également pouvoir te, te parler euh, un peu avant ton prochain combat. OK, merci beaucoup. Merci. À puis, salut, merci beaucoup. Salut.